L'émission en jeu vous est présentée par le Dans les Coulisses.com. Pour connaître l'actualité chez le Canadien de Montréal et dans la Ligue nationale de hockey, faut passer sur le Dans les Coulisses.com Parce qu'avant que ce soit des nouvelles, c'est sur le Dans les Coulisses.com, votre spécialiste en rumeur. Amateur de hockey, bienvenue! L'émission en jeu débute avec vos animateurs J.B. Gagné et Jerry Godbout Euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau programme. Ça s'appelle hors jeu. Qu'est-ce que c'est hors jeu Ben, c'est moi, Jean-Benoît Gagné, JB pour euh, tout le monde, pas rien que les intimes. Et Jerry Godbout, c'est Jerry. Salut JB. Euh, oui, rencontre de deux personnalités fortes de l'univers du podcasting québécois, des vedettes qui s'unissent pour un show all-star. Mathématique thématique la Ah, <rire> on se met pas de pression par ailleurs. Ben ça, non. Hein. Ça va Jerry Ben oui, ça va très bien et toi Ben eh oui, eh, d'où vient l'idée de ce show-là, dis-moi? Euh, ben honnêtement, je pense que euh, ça, ça vient de, de certaines discussions Facebook. Tu sais, on on, on, on a eu de la pression. Chose. hein. <rire> oui, c'est ça. Il y a du monde bien. qui ont dit « Hey, on veut un show de même, ok. <rire> » Ah ben, Je pense que c'est vraiment de là que ça a partir, en même temps. Je pense que c'est une passion commune qu'on a, moi et toi. Voilà. Et euh, donc, ce qu'on veut faire, c'est un show euh, sans aucune prétention... Euh, si vous voulez euh, de la rectitude, si vous voulez euh, des choses qui sont euh, vérifiées, vérifiables, euh, qui sont euh, coulées dans le béton, genre euh, un horaire stédé qu'on va suivre, oubliez ça, c'est pas nous autres. ça. Non, pas en euh... tout. <rire> on fera ça quand on aura du temps, une durée euh, approximative d'une fois à l'autre qui ne sera jamais la même, puis des sujets de conversation qui vont ben, différer d'un chat à l'autre. On verra qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui attire notre attention Euh, cette semaine, d'ailleurs, on, euh, on va commencer. avec toi. -tu, tu voulais nous parler un petit peu là, du canadien Et euh, du camp d'entraînement. Oui, on va commencer ça dans le fond avec le camp d'entraînement. Euh, en fait, j'ai pas, su j'ai suivi un peu le avant les deux premiers games euh, hors saison. Euh, ouais, le camp des recrues là. Ouais, ben c'est ça. <rire> dans le fond, moi là, en fait, j'ai des petites questions en même temps de te poser. Parce que je veux ton avis sur euh, certains joueurs qui moi adaptent M'impressionnent un peu. Pis euh, même sur internet on l'envoie là puis, le monde il, il trouve quand même un peu impressionnant. Euh, dans le fond, je sais que tu as écouté la game de hier. Qui, tu restes euh, tu... reste chez le Canadien là. Ouais, on reste chez le Canadien. Tu là. Si tu me parles d'un gars qui va jouer dans la Ligue américaine pour les Stars de Dallas, ça se peut que je le connaisse pas. Mais si tu non. restes chez le Canadien, ça m'aide un peu là. Non, non, c'est ça. On va vraiment rester avec le Canadien. En fait, moi je vais te poser une petite question direct en partant, bien sec comme ça, là. Toi le pour le moment, là, Christian Thomas hier, là, de ce que tu en as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, euh, je te dirais qu'il manque 6 pouces de ouais, grandeur. <rire> je pense que c'est le problème sur euh, une coupe de joueurs chez le Canadien. Euh, ils, ils ont comme manqué de... Ils ont pas de manger de brocoli, je pense. Hein, pour ils, ils ont passé dans la sécheuse. Moi, je, ouais, je, je, je, je considère sûr. que ça doit être ça. Ils étaient tous gros avant, tous grands. Puis ils ont foulé, même. C'est sûr que c'est ça. Mais quand euh, même. Mais euh... Oui, combatif. Euh, le gars, il est capable de créer des ouvertures dans le jeu le problème de, de ce que je vois c'est un petit peu la même affaire qu'on avait sur le trio de de Pacioretty avec euh, d'arnet puis Paranto. Euh, c'est tous des gars de finesse tu sais c'est pas des gros euh, des très très gros gars il y a personne qui va aller devant le filet tu sais un galleguer va le faire au dépend de sa santé euh, mentale et physique mais Kristen thomas il est pas le même tu sais fait tu sais se pointer dans l'enclave en avant du but mettre de la pression il sera pas capable de le faire fait que sur un trio faut que tu t'attendes à ce que ce gars là joue en périphérie joue loin du filet Pis si c'est le cas ben ça prend un gars qui joue proche du filet pour compenser puis ça le canadien il en manque ouais effectivement ça euh, je te donne raison là-dessus on ne s'astinera pas sur ce sujet là mais euh, pour ce qui est dans le fond euh... Moi, de ce que j'ai. Je te dirais que la troisième période, c'était euh, plus calme pour Thomas. En tout cas, moi, je l'ai moins vu que les deux premières périodes. Ben, on Mais... sentait que le calibre de jeu avait grimpé aussi. C'était 2-2 après les deux premières périodes. Il y avait comme un enjeu aussi. Tu sais, les, les coachs, là, même si c'est préparatoire, ça donne qu'ils ne veulent pas perdre. Là. Surtout le Canadien hier avec un alignement qui était pratiquement. À... C'est presque, presque un club B. Là. Une coupe de blessures dans la saison régulière, puis tu te ramasses avec ça, ça a adlass. Oui, effectivement. Mais c'était fait... quand même un pop club pareil. Oui, ouais. fait que tu sais, tu veux pas perdre là. en tant que coach, là, tu veux que tes gars t'en donnent assez pour être capable d'aller gagner? Tu sais, il y a de l'orgueil. Fait que hier en troisième, ça s'est resserré à 2-2 là. Ouais, c'est là qu'on a eu aussi que Sherback euh, ça y prend peut-être une dernière année euh, junior avant de faire le saut dans la Ligue nationale. Là. Moi je disais ses réseaux sociaux deux ans. donnez deux, deux ans, ans là puis euh, Oui, pour pas pour le talent offensif, pas pour ce qu'il est capable de créer en attaque, parce que ça déjà il, là, est là. C'est vraiment pour le jeu défensif, même s'il semble être conscient. Il y a des trucs du métier, il y a des choses qui doit améliorer. Puis c'est là où est-ce que le fait d'avoir été repêché au Canada, ben, on était été chercher un russe. Le facteur russe a, a, a pas joué, mais on a été chercher parce qu'il a, a, a fait un. Euh, il a fait une annonce, il a dit « moi je veux jouer dans la Ligue Nationale », puis il est venu jouer au Canada, donc ça, ça démontre un sérieux de la chose. Sauf que quand tu repêches un joueur canadien, c'est euh, pas la même durée, tu peux pas l'amener dans la Ligue Américaine sans <rire> décoller son contrat, genre euh, sans devoir une, de, donner une, une compensation à son club junior, donc moi je pense que ça va être deux ans. L'an an prochain, euh, cette année, il va jouer dans le junior, puis il va être de calibre junior, Puis l'année d'après, il va être calibre Ligue américaine, mais il pourra pas jouer dans la Ligue américaine sans décoller son contre-pro. Fait que moi je lui donne deux ans. Deux ans? Ouais. Moi je pense qu'il va nous surprendre encore plus l'année prochaine. Euh, moi je me dis que l'année prochaine, il va peut-être faire le saut. Mais euh, ça, ça peut tout le temps changer. T'sais. Je dis un an, toi tu dis deux, puis finalement on va peut-être juste se retrouver dans trois ans. T'sais. Ouais, peut-être. <rire> Dépendamment de comment que ça marche, les blessures. Puis tout. Là, le hockey, c'est tellement une source sûre. <rire> hey, moi je veux savoir euh, trio Gallagher Gelshenok puis euh, Scherbach tu trouves ça comment ben honnêtement euh, j'ai vu ce que t'avais marqué hier sur Facebook là, le... avec euh, Beaulieu Souban, Et hey, en euh... powerplay là. moi j'ai bien aimé ça là. je pense que c'est la beauté du futur qu'on va avoir à Montréal je sais pas j's... en plus c'était tous des jeunes c'était euh... c'était offensif c'était créatif effectivement c'était le CH nouvelle génération là Je pense que ça va ressembler pas mal à ça. Là. Ouais. Écoute, euh, moi je, je les voyais aller puis ça spinait Tu sais le, le, le tourniquet là, tu, tu, tu, tu longes la bande pis, là, tu la tu laisses à ton puis là pis ça fait comme un cercle pour euh, de voir que les, les adversaires qui sont euh, eux en losange pour bloquer le centre euh, de, la, de, la, de la zone défensive doivent permuter c'est dans ce temps-là que tu es capable de créer des ouvertures ça allait tellement vite Il manquait de la cohésion sur les passes, le comment est-ce que les gars vous, ils se voient sur la glace, puis ils savent que même si tu ne le vois pas, ok l'autre, il va être à telle place sur la, sur la glace. T'sais, il manquait ça, là, mais éventuellement, si tu les mets les cinq ensemble, tout, tout le temps, ça a glace, première ou deuxième unité d'avantage de, numérique. Il y a du potentiel là-dessus. Il reste à, à peaufiner là, le jeu de, de entre les joueurs, mais à, côté qualité offensive par personne individuel, c'était génial, il y, a, il y a du potentiel là-dedans. Ouais, ben moi j'espère juste que hey, Michel Terrien surtout parce qu'on sait pas combien de temps qu'il va rester encore, on sait jamais, là. mais euh, j'espère qu'il va être capable justement de laisser les joueurs faire leurs propres erreurs ensemble puis de ne pas tout le temps les changer, tu sais comme on avait passé, on avait pu voir avec Gallagher que c'était comme une bougie d'allumage. Est-ce qu'il va encore faire ça cette année Tu sais un trio marche pas, il va te changer un joueur pour en mettre un autre puis après peut-être mettre un autre trio comme parce qu'on s'entend que l'année passée Galchenyuk, Eller puis Gallagher c'était super bon au début d'année, ouais. ça marchait moins bien sur un autre trio il y a mis Gallagher alors ça on s'est vu Galchenyuk puis Eller qui ils ont piqué un peu puis moi je pense que j'aimerais en moi c'est ce que je ferais j'aimerais mieux les laisser faire leurs propres erreurs puis même si deux trois games ça marche pas nécessairement des laisser jouer ensemble justement pour comme tu viens de dire les euh, les laisser se connaître Tu sais, ouais. les savoirs qui sont tout le temps en même place à la glace, à un moment donné, ça va décliquer, ça, c'est sûr, mais si t'échanges tout le temps, selon moi, de ma propre opinion, ça se peut que ça crée des problèmes à long terme. Ils jouent jamais ensemble, puis en tout cas, c'est ce que je pense. Probablement que lui, il se dit, euh, ben, tu je préfère avoir euh, deux trios offensifs qui produisent mo moyennement qu'un qui produit pas, puis l'autre qui produit bien, tu Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on verra jamais de joueur en haut de 70 points à Montréal, Oui, Ouais, fait que euh, non, c'est ça. Tu T'es rien d'or! Ouais. <rire> Il vient juste de signer une prolongation de contrat, ça va pas bien. Non, mais tu sais, euh, Non, c'est vrai, tu as, as raison. Euh, Puis j'ai raison. Euh, tu reprends mon point euh, de dire que faut que faut de la stabilité sur les trios. Puis ouais. je... moi en tout cas, c'est les trois jeunes ensemble là. Euh, ça va faire peur dans la Ligue nationale okay. oui on va probablement se faire marquer des buts contre eux autres euh, parce que défensivement euh, t'sais, comme c'est pas les plus gros gars euh, impliqué euh, défensivement c'est peut-être pas le top même si euh, Gallagher et euh, Galchenyuk on a vu une amélioration sur ce point de vue là euh, Euh, dans les euh, dans leurs deux premières saisons ben tu sais euh, quand même c'est pas, pas la perfection c'est pas des moines quand même tu sais ouais. côté défense <rire> c'est notre c'est gag moine est tellement fort faut euh, more for the win faut, ouais more the great ouais Euh, euh, donc, côté défensi, euh, défensif ce trio-là, on risque de s'en faire marquer contre, mais il va, en, il va en mettre dedans, ça c'est clair. Régulièrement, ce, ce trio-là va être je pense dans les highlights de la semaine pour les plus beaux jeux. Là. Effectivement. Sinon, euh, t'avais-tu d'autres joueurs? Alors, on a parlé de Christian Thomas. On est vraiment pas débordé, c'est cool. Euh, ouais. Avais-tu d'autres joueurs tu voulais qu'on qu'on jase? Ben, moi, je veux qu'on parle un peu de beaux lieux. Euh, en fait, euh, tu sais, Beaucoup de monde sur internet là, dernièrement, surtout euh, comme dans les coulisses.com, qui, qui en parle euh, comme Beaulieu est certain d'avoir euh, le sixième défenseur. Euh, pour toi, dans le fond, vite fait, Tinardy Patterin, t'es vois ça à Montréal cette année comme septième ou t'es renvoie renvoi encore à Hamilton? Ben euh, Je les vois, je les vois à Hamilton pour la simple et bonne raison que t'as des contrats garantis pour d'autres joueurs. Tu sais, t'as des contrats one-way que tu dois faire passer le joueur au balotage, <coughs> tandis que les autres sont tout way tu sais. Ça va être simplement pour ça. Moi, je trouve ça dommage, parce que euh, je pense que Tino Eddie a besoin de la vitesse de la Ligue nationale pour devoir s'ajuster. Quand il arrive dans la Ligue américaine, ça va moins vite, fait qu'il est capable de suivre le jeu, puis il y a peut-être moins de pression pour s'améliorer, tandis que dans la Ligue nationale, ben Ah ouais, tu sais il faut que tu suives la cadence fait qu'il y a pas le choix de s'améliorer tu sais il a besoin je pense de ce coup de pied là dans le derrière pour euh, s'améliorer puis il est rendu là je pense dans sa carrière aussi de devoir l'emmener dans la ligue américaine c'est peut-être pas le mieux pour son développement mais tu sais tu pas le choix tu as des weavers, des tu as des tu sais bouillon a même été invité au cas. tu sais je sais pas j'ai de la misère à ces deux jeunes là être là comme septième et puis avoir moins de temps de glace probablement que dans la ligue américaine ils vont jouer genre 30 minutes par match là. fait que tu sais Je vois mal comment ce qu'ils peuvent rester à Montréal, toi. Ben moi, euh... ben moi, je suis un peu, euh... je suis pas un fan de Teenori puis Beaulieu, en fait. Ah <rire> en, ok. En partant, fait, moi c'est sûr que Beaulieu, de ce que j'ai vu hier, il euh, y a une très belle cohésion en attaque, peut-être un petit peu de lacune en défensive. Ouais, c'est Marc-Antoine mais... Bergeron, mais plus grand, plus rapide. Là, c'est à peu près le même type de joueur. Là. Ouais, ouais, si on veut, ouais, j'aime bien ta comparaison. Euh, c'est sûr que Paterin, hier, euh, moins bien. Euh, je l'avais bien aimé, par exemple, dans la partie contre les Bruins de Boston. Euh, je trouvais qu'il y, une... y avait une rage de vouloir être dans le top 6 partant ou à limite le 7e. Euh... Tu es plus à l'aise sur le jeu physique que, que Beaulieu. Oui, c'est sûr. Ben, ouais, Beaulieu, il... c'est vraiment plus... La... C'est comme une finesse... Euh c'est un défenseur de finesse un peu comme Souban avec peut-être un peu moins de talent je te dirais <rire> euh, peut-être un peu euh, ouais. je te confirme qu'il y a moins de talent <rire> mais sinon euh, Tinordi euh, moi ce serait le genre de défenseur que si encore un peu de valeur parce que moi je je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il ne percera jamais à Montréal d'année en année de ce qu'on voit c'est tout le temps on en parle comme le défenseur à gros gabarit qui est capable de brasser qui est capable de d'avoir une bonne défensive, mais comme tu dis, à Hamilton, on dirait qu'il... Ré... Pas qu'il régresse, mais son développement est tellement stable qu'il peut pas avancer. ouais il est comme à l'aise dans cette game-là et on dirait qu'il n'y a pas de défi où il n'en voit pas. Tu sais. ouais c'est ça. En même temps, si tu l'emmènes à Montréal et qu'il n'est pas capable d'évoluer, ben ça te crée un problème en défense, ce que tu veux ouais. pas nécessairement. Euh, moi, je le mettrais dans un package deal pour l'échanger. S'il a de la valeur... là Tu ouais, vois quoi, mais dis-moi des noms, là. puis qui tu vises, puis comment tu le montes, ton ben... package deal, parce que moi, je veux bien, tu sais, faire des échanges, j'ai toujours été pour ça, mais il faut que tu reçoives de quoi en échange qui vaut ce que t'as donné, tu sais. Ça, c'est sûr, mais en même temps, euh, je sais pas ce que j'irais chercher, honnêtement, là. Euh, j'irais probablement chercher un, soit un, un bon... Bon, un top yeah. 4 top 2 défenseur ou sinon tu vas te... si tu es quand même à aller chercher un top euh, un top 3 attaquant avec un package deal moi je le ferais tant qu'à tasser un, un joueur qui um, qui joue sous notre premier trio parce que honnêtement moi je trouve pas que David Dernay, PA Parento, Patchardy ça fait un bon premier trio là. même si ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement euh, surtout dans c'est pas des matchs intro équipe ils ont vraiment comme étincelé c'était ouais, ouais, ouais. ton premier trio Puis, euh, m'a vais que hier. qu'hier... Veux-tu te dire, euh, tu me dis un top 3 attaquant, là. Ouais. Moi, je vois Patrick Sharp qui ouais. parfaitement avec cette notion-là. Bon producteur de points dans une équipe et là, capotait pas, là. Dites-moi pas, moi, ouais, mais là, il vaut bien trop cher, puis euh, les Blackhawks ne le... voudront pas le donner. C'est ça... plus ou moins vrai dans le sens qu'ils sont à côté sur le plafond salarial, puis ils n'ont pas le choix de se trouver du lousse. Puis celui qui est échangeable, c'est Sharp parce qu'il devient agent libre, de toute façon. Mm -hmm. euh, moi ça pourrait être une cible je, je le verrais évoluer c'est un, un premier triomphe à Montréal facilement pis c'est un vétéran de longue date qui a toujours été, écoute c'est un horloge suisse là. il est tout le temps égal dans ses performances d'année en année, pas souvent blessé euh, c'est le gars que je viserais si tu mets Tino Edy d'un deal pour aller chercher Sharp je pourrais, ouais. je pourrais le faire mais tu sais c'est sûr que si tu me dis on va aller chercher, euh, on va aller chercher euh, Joe Blow pas sûr, t'sais. En même temps, là, c'est la, la même affaire pour nous autres. Si on va chercher Sharp, c'est sûr qu'il vient à, à fin de l'année, il est agent libre, mais est-ce que tu peux le resigner? Si c'est un projet comme pas, pas long terme, mais tu peux peut-être le resigner pour une autre saison. Ben, mieux là, que Vanek. Oui, ça c'est sûr. Le, comme tu dis, c'est une horloge suisse. Vanek, lui, c'est une horloge défectueuse. Euh, en fait, il produit tout le temps. Il n'y a juste pas d'impact dans... On dirait qu'il se sacre de l'équipe avec laquelle il joue. Ouais. L'an passé, il savait très bien qu'il s'en allait au Minnesota Tu sais, c'est tout ce qui le préoccupait. Il a fini, euh, je regarde, là, les stats 26e dans la Ligue nationale. C'est pas tu sais, c'est très bon là, dans, dans le top 30. Là. Sauf qu'il n'y a aucune implication émotive. Il se contrefoutait avec qui qu il jouait, tu sais. Ouais. Ben, moi, Patrick Sharp, ça pourrait être un bon. Euh, un, bon un bon attaquant, surtout que lui c'était un ailier droit bon si tu tasses paranto ça te complète un bon trio là ce si, matin euh, tu veux le mets avec des et puis sharp là il compte pas dans l'œil fait que une coupe, ouais. de, une coupe de net puis en plus il est quand même euh, il est capable de faire des, des bonnes petites passes fait que juste l'année passée sûr, on voit que a 78, 78 points bon c'est sûr qu'il jouait avec les avec chicago mais ouais. euh, <rire> ça aide un peu mais euh, non mais j'aime bien mais moi moi en même temps aussi pour, euh, pendant qu'on est dans les échanges là, il y a une coupe de joueurs, si Galchenia qui est capable de faire la job au premier euh, comme pour, pas premier centre nécessairement mais comme centre euh, bah, même même chose j'échangerais Thomas Plekanec moi en attendant qu'il y ait de la valeur euh, même Alors, si, si c'est prenant fais longtemps que j'y pense <rire> ah ouais non même si si ton premier c'est comme considéré comme ton premier centre euh, si on parle de stats puis de all around Mais euh... le problème avec Plekanex c'est que ça a toujours été considéré comme un premier centre à Montréal mais en réalité on lui donne des fonctions de troisième oui effectivement puis... fait que, à 5 millions quelques comme troisième centre pour des missions défensives parce que ce qui arrive c'est qu'on le fait jouer en désavantage numérique puis il arrive à la fin de la saison à terre, il n'est plus capable de produire offensivement dans le courant de la saison il est capable de faire les deux mais il arrive à la fin de la run après les 82 matchs puis là, les les <rire> séries Il n'y a plus d'énergie pour faire la production offensive. Fait que là, il est plus rien que bon en défense, Puis euh, c'est bien beau là. Empêcher des buts, mais c'est le fun d'en avoir aussi, tu sais. Ouais, ben moi, si, si je me fie au Siri de l'année dernière, je te dirais que Lars Haller, il est peut-être sur le bord de prendre la place de Thomas Splekanec pour ce qui est du centre défensif qui est capable d'en mettre une coupe dedans. Euh, je suis honnêtement, et je l'avoue, je ne suis pas un fan de Lars Eller, mais.. Euh, Dans series, il Syrie, il m'a surpris. J'ai bien aimé son, son jeu. Je te dirais qu'à chaque année dans Siri, on dirait que c'est là qu'il qu en met plus. Hein, sauf l'année où il s'est fait rentrer dedans à Ottawa. Là. Ouais. mais euh, Sinon, même encore là, il était bien parti cette année-là. L'année année passée, euh, lui et euh, je sais pas pourquoi, mais ils ont comme une, une fuse qui ont sauté. Il faut, hey, faut qu'on score des buts et qu'on joue. Euh, sinon, euh, Play Connect, tu sais quand je te parlais de Package Deal... Là, Oh ouais, Mais écoute, euh, moi je regarde euh, la formation des Black Hawks puis euh, je me dis tu sais, je me mets à leur place là. Tu nous dis, dit Plekanek. Ouais, il y a peut-être de quoi faire là. Puis tu sais, en plus économiserait du salaire euh, Sharp versus euh, uh, Plekanek, euh, tu sais, peut-être là tu rajoutes un pic, mettons un deuxième puis euh, Ouais, c'est ça. -ce ça, ça sûr. Juste pour laisser euh, tu donner un argument à à Montréal tu dis « regarde, tu peux pas nous, ne pas nous laisser. Puis en même temps, tu sais, Bergevin connaît un peu la direction. Hein. En plus, ça peut se parler comme plus ouais, comme it, des amis, c'est ça. <rire> fait que ça c'est le fun. Euh... Ouais, moi, je pense que j'ai pas de nom en tête, mais là tu m'en as donné un, Patrick Sharp. Mm -hmm. euh... Fait que euh, on, ton... fait, on, on fait ça de même j'appelle Bergevin puis on s'occupe de ça, OK Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ça serait tellement le fun. Mais bon. <rire> <rire> euh, je te donne ligne ligue sur vidéo où est-ce qu'on joue au DG c'est à peu près ça. Hey, euh, j'ai le goût d'avoir joué à ce gars-là. Qu'est-ce que tu veux pour dans 5 minutes la traînée des fêtes Si c'était <rire> même dans la ligue nationale, ça serait carré. <rire> ça serait fou, on aurait plein de bons joueurs <rire> à Montréal. <rire> ouais. Euh, fait OK, Patrick Sharp euh, c'est un beau rêve, mais là on l'a pas. Fait que euh, fait que, euh, <rire> on va refletter avec nos gars, hein. ouais. <rire> en attendant, on va pouvoir euh... On va pouvoir essayer de, de se trouver un, un un vrai faux premier euh, trio à Montréal. Ouais. Ben ça. en tout cas, déamen Taranto puis Pat ça a l'air d'être voué à faire ça, là, à occuper ce, ce, ce rôle-là. Tu sais, anyway, euh, le trio de Paturity, t'as pas le choix de le mettre comme premier trio. T'sais, le gars, il a été deuxième meilleur point euh, buteur de la Ligue nationale l'an passé. Tu peux pas le considérer comme un gars de deuxième trio. Là. Non, effectivement, puis en même temps, si tu le descends, pas sûr qu'il va vouloir t'en donner plus. Euh, oui, exactement. Fait que faut que ça donne le, le, le temps de jeu. Reste à savoir avec qui tu le mets parce que là, euh, Dernay et lui, un, ça, ça semble être soudé. Je pense que tu, éventuellement si on veut échanger Dernais, il faudrait quasiment mettre Paturity dans l'eau pour aller chercher deux joueurs équivalents ailleurs. Je, tu peux quasiment pas y séparer. T'sais. Ouais, moi je trouve que ça c'est un problème. C'est comme euh, Scott Gomez et Brian Genta euh, C'était comme au Devils c'était le duo. Pis check qu'est-ce que ça a fait à Montréal, tu sais. Ouais. C'est encore. Il est encore étiqueté comme un bon duo. Là, je trouve ça, en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est. J'aime mieux un trio qu'un duo. C'est ça, faut trouver. Trois bons joueurs qui peuvent jouer ensemble. Là, ouais. Ouais, ben, pourtant, dans la Ligue nationale, souvent les coachs vont essayer de monter des duos en attaque. Mais bon, ça c'est. Je suis la misère avec ça aussi, là. Il me semble que c'est une, une unité de trois que tu mets ça à glace. C'est pas un duo. Effectivement. Sinon, euh, bon Thomas, là tu nous as parlé euh, de Beaulieu. beaux lieux. Tu t'as-tu tu... d'autres noms là tu veux qu'on analyse? Ouais, un autre nom vite euh, rapide de même. Euh, Bournival, tu penses-tu toi qui qui a encore sa place? Tu euh... sais comme tantôt on parlait de Christian Thomas, ouais. qui, qui pousse même s'il est juste Saint-Pierre-Neuf euh, ça peut. Euh... Si tu des comment je pourrais dire ça? On va y aller le plus simple. Hein? Euh... Tu penses-tu que Thomas ça serait le genre de joueur qui pourrait peut-être déloger euh, Bournival au cours de la saison? Parce que moi, tout je suis sûr que Thomas va retourner euh, à Hamilton, mais s'il continue à jouer de la sorte, puis d'être, euh, tu sais, il, man il mangeait les bandes un peu, je dirais. C'est sûr que c'est pas le genre de joueur qui fonce au net, mais euh, je sais pas, j'aimais sa rapidité, j'aimais son implication, il repognait des rondelles, il essayait des petits jeux. Faut que Bournival en donne, moi je trouve... Euh, ouais. Mais en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas du tout le même type de joueur et le même type de fonction. Bonival, c'est un euh, prototype même d'un gars de troisième trio, avec des missions défensives qui vont être protecteur de la rondelle, qui vont ralentir le jeu pour, pour son équipe, qui est extrêmement rapide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va prendre le contrôle de la rondelle, il va ralentir l'élan de l'adversaire. Tandis que Thomas, si tu ne mets pas ces deux premiers trios, donc à vocation offensive, Il est pas à sa place. Il n'est pas dans ce qui est dans sa génétique de joueur. Là. Ce qui a toujours été, ce qui a toujours démontré, ce que ça vers quoi il tend, si tu le mets dans des missions défensives, il ne sera pas à sa place. T'sais. Puis Vu le côté grandeur, comme on disait, puis gabarit, ben Bournival est beaucoup mieux outillé pour faire des missions défensives que ce que Thomas peut l'être. Ça c'est sûr. Surtout qu'il a pris du poids à Bournival euh... ah, il, est en... il est en shape, là, Bournival, c'est lui qui a eu le meilleur résultat au test, euh, les aptitudes physiques de toute l'équipe. Euh. Le gars il le gars, il veut pas que ça soit une raison de se faire sortir du club. Ça c'est ouais, puis en même temps euh, tu moi je trouve quand même très bien comme joueur là, j'aime beaucoup Bonnival. Mais tu sais moi je trouve que des fois avec des jeunes qui poussent comme ça, c'est justement de voir la pression à l'interne, s'il va être capable de la garder puis euh, de garder sa place puis de prouver qu'il en tout cas, moi, c'est parce que Thomas m'a impressionné hier. C'est pour ça que je fais comme « Wow, Thomas, peux-tu les cas. cas, cas -là, là? Ben, un peu, mais elle va peut-être... Euh, fixation ouais, qu'il va peut-être s'arrêter puis... rapidement. Là. Il a mérité d'avoir d'autres matchs hors concours. Ça, c'est ça. va valoir encore. Puis, tu sais, si le gars, actuellement, il joue au-dessus de sa tête, là, il, il a la pédale dans le fond, il va finir avec la langue à terre. Ça sera pas trop long, puis on va le voir qu'il va diminuer de cadence. que enfin, si c'est le vrai Thomas qui joue dans les limites de ce qu'il est capable... Ben il va continuer de même tout au long des matchs en concours. S'il est over, s'il joue euh, se défonce plus que normalement, ben il va finir par ralentir. Fait tu on aura notre réponse au fur et à mesure, je pense euh, aussi. Né? Mais c'est clair qu'il a mérité d'autres matchs en concours. Oui. Il va peut-être faire comme Galagreve deux ans, il va deux, trois ans. Il va sûrement étirer euh, jusqu'à la fin. Puis finalement, on va l'avoir jusqu'à l'année prochaine. Oui, peut-être. Euh, sinon ça faisait le tour des gars que tu voulais qu'on euh, tu voulais qu'on jase? Ouais, c'était pas mal les jeunes euh, que je voulais, euh, voulais, qu voulais savoir ton avis là-dessus. Ben écoute, c'est cool ça. Ben, je voulais avoir ton avis aussi, fait que euh, belle discussion. Euh, là maintenant, vous, je, me, je me suis dit, c'est la saison des poules. La saison n'est pas commencée encore. On évalue les performances de tout le monde. Et euh, on a des confrères, la gang de euh, la soirée du podcast qui sont euh, sur RZO euh, web, qui ont leur poule de hockey. fait que euh, je nous inscris. Euh, notre nom de pouleur, c'est hors c'est nous autres. Et euh, on a 30 rondes avec 5 choix dans chacune des catégories. Et ensemble, on va discuter jusqu'à faire notre sélection finale de pôle. Et vu notre intelligence combinée, euh, nos connaissances, nos, euh, nos, notre force à évaluer euh, le talent dans la Ligue nationale, on devrait gagner aisément ce pôle-là et ramasser le prix de 0$ qui est à la clé au bout de la Ligue. <rire> hein, on est confiants. Ah ouais, ouais. c'est sûr qu'on va être dans, dans le top 3 probablement. Ah, facile. Minimum top 20, vu que sont 17, euh, on, ça devrait se faire. <rire> si on est 19, là, il y a un problème. <rire> <rire> OK, première ronde. Euh, vous allez voir, là, en termes de catégorie de joueurs, on va aller en diminuant plus ça va aller, c'est un peu normal. Première ronde, on a un choix entre Crosby, Getslaff, Giroux, Stemkos et Tavares. Qui s'y comprend? Qu ben, moi je te dirais, je voyais là que le choix facile. Euh, Crosby, parce que l'argument numéro un, c'est Crosby. C'est Crosby, <rire> <rire> Même si t'as d'autres bons joueurs, euh, moi, je pense que Crosby pourrait être un bon choix. C'est sûr qu'il y a les blessures qu'il peut, tu euh, sais... Mais tu sais, on... tout le monde va l'avoir pris. fait que s'il y a une blessure, ça s'annule pour tout le monde. Effectivement, vu comme ça. Tu sais, tu peux comme, dans cette catégorie-là, tu peux comme, je pense, pas passer à côté... Euh, ma blonde te le dirait, prends Giroux parce qu'elle vient du même village que lui, puis elle est à l'école avec. Mais, c'est ce quatrième pointeur versus le premier, puis qu'il avait comme 15 points d'écart, le premier voit à peine. Fait que... Ouais. Crosby, choix unanime. Deuxième <rire> ronde, Taylor Hall, Evgeny Malkin, Alexander Ovechkin, Curry Perry et Tyler Seguin. Ben moi, je le trouve plus dur, ce choix-là. Euh, même si... Euh, on dirait que je t'en je tendrais un peu plus vers Ovechkin, euh, dû ses temps de marqueur, sûr qu'il y a un nouveau coach. Barry Trotz, très défensif, d'ailleurs, ça c'est très drôle, j'ai entendu une entrevue de Barry Trotz, et euh, il disait, euh, non c'est pas Barry Trotz, c'est euh, un analyste à RDS qui disait, euh, je me rappelle pas c'est quoi le nom de celui-ci, que Barry Trotz avait Ovechkin d'impact. <rire> pour son style de jeu. Ouais, c'est tellement vrai, en plus. C'était Denis Gautier qui avait dit ça, je crois. Voilà, exact. <rire> Puis Il dit, ouais, c'est ça. il y a comme Ovechkin des pattes. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Dis, moi, j'aimerais bien, Là, euh, la... quand tu es coach, là, avoir Ovechkin, en en... quand tu dis que c'est un problème, <rire> un problème à 60 buts par année... Euh, Adapte-toi, super... c'est bon. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh, ben, moi, j'ai de la misère à y aller all-in avec Ovechkin parce que justement, il y a cette notion-là de nouveau coach, Je voir comment est-ce que les deux vont, euh, vont travailler ensemble, parce qu'on a déjà vu que Ovechkin peut avoir euh, sur son jeu une mauvaise influence de la part de son coach, il s'entend pas bien avec, il est moins performant, tandis que Malkin, c'est au beau fixe, est avec Crosby, ils vont toujours les deux euh, bien s'aimer, puis tu sais, que euh, à leurs deux, ils ont plus de pouvoir que le coach, fait qu'ils font bien ce qu'ils veulent, puis, en tout cas, moi, j'irais avec Malkin, mais... Je ah, ne pas négliger Tyler Seguin non plus. Il y a quand même une bonne saison l'année passée 84 points en 80 matchs euh, Puis je pense qu'il va Probablement y aller en montant euh, Surtout avec l'arrivée de Emski. Certains joueurs Moi je pense que Dallas pourrait être une surprise Puis probablement que Séguin va être L'artisan de la surprise cette année C'est sûr que Malkin c'est la même chose Lui son si garde, par exemple C'est la même chose de ses côtés blessures euh, 72 points en 60 matchs Ça euh, aussi c'est super bon là Je te dirais que le problème, ça serait entre les deux, mais pour vrai, euh, moi, je te dirais, vas-y avec le choix que tu veux, parce que pour vrai que les deux vont être super bons. Ben, pour vrai, là, tu, tu me dis, Seguin, mais je me dis, avec Ben et Nushushkin, ça pourrait faire des flamèches. Si les trois sont mis ensemble, on met un trio all-in en attaque. Là. Moi, je euh... dis que c'est facile, 90 points cette année pour Seguin, minimum. Là. Euh, écoute, pour la... la... Je vais je va pencher pour Seguin parce que il euh, n'y a pas une histoire de blessure. Comme Malkin. Ouais. Ok, on y va avec ça. On y va avec Seguin. Ceci est un choix. Euh, tu m'as confondu dans mon argumentaire. J'aime ça. <rire> euh, ben écoute, on vient de parler d'un trio Ben, Séguin et Nishushkin. Jimmy Ben est dans la troisième ronde avec euh, Backstrom, Duchesne, Kane et Kessel. Moi j'ai de la misère à quoi tu peux pas. On peut pas prendre Kane. J'aime ah. bien ben, euh, ben là mais. Non ben Patrick Kane, ça c'est une valeur sûre là, selon moi. Là. Même si euh, comme je disais, Ben va sûrement faire une bonne saison lui aussi. Mais Patrick Kane, c'est Patrick Kane. C'est le même argument que Cresby, ça, finalement. Ouais. Mais euh... toi que j'regarde l'an passé, 10 points de différence. 69 contre 79 à l'avantage de Ben. Ouais, mais euh, il, y a Vos... so, il y a 69 matchs de jouer, Patrick Kane. À cause des blessures. Euh, ouais, c'est un point par match pour les deux. C'est ça le pire. Ah, oh, OK. Euh... Parce que c'est 81 matchs 79 points pour Ben, puis 69-69 pour Kane. Kane est un peu cochon. Mais euh, revenons au hockey. Euh, lequel, <rire> lequel, lequel comprend Ben ou euh, Kane? Ben... Tu en même temps, on a tassé Kessel du revers de la main parce que c'est un Leaf, là, mais tu sais, il finit sixième pointeur l'an passé. Mais c'est un que euh, Moi, je ne moi, je peux pas moralement prendre Phil Kessel. On va gagner sans Kessel. Euh... Sans Kessel va <rire> sans Kessel, OK? Ben... ben moi, je vais y aller avec ton choix. Là. On va y aller avec Patrick Kane parce que pas parce sûr que... que... C'est Patrick Kane, ouais, ben C'est ça. L'équipe va gagner encore cette année. Puis, euh... ouais on va y aller avec Kane. OK, quatrième ronde. Capitaine McKinnon, Parisé Pavelski et Taze. Oh hein, là c'est le même principe. Taze avec Kane, ça c'est sûr que ça joue ensemble. Mais aura-t-il la gueule de la deuxième saison Peut-il améliorer ses points à la hauteur d'aller compétitionner Taze Taze en a 68 l'an passé. Ben, Je... ça c'est tout le temps dur avec les recrues, hein, de se dire l'année prochaine vas-tu faire mieux que l'année d'avant Euh, je serais porté à prendre Thaise même si c'est plus euh, il est plus défensif il faudrait voir euh, j'ai comme pas ses stats ah, non, pas, euh, face. dit ça euh, Thaise, 68 points l'an passé McKinnon 63 ouais Mais moi c'est ce qui me fait peur c'est toi là tu vas, tu vas me donner le go oui ou non là, moi c'est la gang de la deuxième saison Ben moi aussi, euh, j'accroche un peu là-dessus, mais en même temps, avec euh, Roy derrière le euh, derrière le banc, ça peut Tu sais, il est reconnu pour pousser ses joueurs, fait. Tu te dis qu'en même temps, il pourrait peut-être faire euh, abstraction de la de la gang de la deuxième saison. Taze, lui, si Kane fonctionne, Taze fonctionne. Ouais, mais... c'est indis indissociable. Ben moi, je pense qu'on va faire un OK, le duo. Ouais, on va y aller avec le duo. OK, cinquième ronde, là, c'est euh, un drôle de hasard parce qu'on sait déjà qu'on élimine le meilleur joueur de la catégorie. Pavel, euh, Pavel Datsouk, Jordan Eberle, Liz Sedin et euh, Eric Stahl, je dis qu'on élimine le meilleur joueur parce que Datsuk est blessé pour un mois. Fait ouais. Que euh, C'est plate, là, mais euh, moi, je pense qu'il pourra pas compenser par rapport à ces gars-là. Euh, Il commence à vieillir aussi, là, puis je pense que ça peut commencer à apparaître aussi. Surtout les, que... les jumelles, moi, j'ai de la misère, là. Toujours la misère avec, euh, avec les jumelles. Moi non plus, je les aime pas. <rire> Puis Eric Star, je trouve qu'il est surévalué depuis euh, genre 10 saisons. Là. Effectivement. Fait que Ben ouais, on... avec la vie de Pouliot, on va se le dire. Hein? <rire> <rire> Pouliot, c'est comme c'est comme Mohen, mais en moins il est bon. <rire> euh, non, on va prendre une chance avec, avec Eberly Il a quand même des bonnes saisons. Si Teller House blesse pas, Eberle va probablement en produire... Euh... Je pense que ça serait l'année là. Ils sont, sont dus pour revenir dans les séries. Effectivement. Pierre Burnley Burlet tout le temps était bon selon moi. C'est sûr que c'est pas le, le, le marqueur de 100 points, mais. Tu ils ont Benoît Pouliot. là. Pour... Ah ouais, ben tu, tu regardes ça, c'est l'argument, c'est Benoît Pouliot. <rire> OK. Ronde 6, Logan Couture, Nugent Hopkins, euh, Patrick Sharp qu'on parlait tantôt, Thornton et Zetterberg. Oh. Euh... Ça, c'est la ronde des, euh, des possibles transactions hein, avec Sharp et, et Thornton. Ouais, effectivement. Fait qu'en même temps, ça, ça peut. Euh... Ça peut être positif et négatif, c'est la production des joueurs. T'sais. Ouais, ben en même temps, moi, je te dirais que Joe Thornton, habituellement, il est tout le temps. Euh... sais il, il a régressé un peu, mais régressé à 76 points à la saison dernière, c'est quand même une bonne régression. Hein? <rire> il y a de la marge de manœuvre un peu. Non, c'est ça. Euh... C'est sûr que s'il veut se faire échanger, il va sûrement essayer d'aller chercher la bonne équipe. Euh, oh. Il y a le contrôle de sa destinée. Là. Comme on, euh, on joue à ses réseaux sociaux, le gars, euh, il y a une clause. fait il peut, il peut aller ce qu'il veut. Là. Non, c'était quoi les autres noms déjà? Attends t'as peu, je t'en dis ça. Euh, on parle de Sharp, Zetterberg, Couture et Ryan Gent-Hopkins. En même temps, Couture va peut-être prendre plus de place. Il va jouer plus que Joe Thornton. Euh... Sharp, en même temps, aussi, comme tu dis, un horloge suisse. Ouais. Ben, moi, j'irai peut-être avec Patrick Sharp, parce que peu importe s'il si change d'équipe, j'ai le feeling qu'il va peut-être te faire encore une bonne saison. Mais tu sais, il faut, faut que tu penses que c'est un pool de saison, non pas de playoffs. Tu sais, Thornton, il vaut Thornton et non pas Thornton des séries. Là. Ouais. C'est un c'est un pot des playoffs, tu le prends pas là. Si tu t'éloignes de ce ouais. gars-là comme, euh, comme, euh, comme du moche euh, comme, euh, comme du <rire> Comme Tu euh, sais, tu veux pas faire un bad trip avec ce gars-là, tu sais. Mais ouais. euh, c'est le gars de saison qu'on regarde. Sharp ou Thornton? Je te oh. laisse le dernier mot, man. Ah ouais, c'est moi qui décide. Oh, ouais, celui-là, je te le donne. Thornton. OK. Ronde 7, Kunitz. Ocposo, Oc Patcharity, Spezza et Saint-Louis. Et là, avant que je me mette le pied dans la bouche, euh, je vais te laisser parler. <rire> ok, tu t'en prendrais aucun? ou euh... Non, non, c'est parce que je prendrais Patcharity, mais il y a une règle non écrite qui dit qu'il ne faut jamais prendre un joueur du Canadien dans son pool de <rire> pour la simple et bonne raison que C'est trop un yo-yo, le Canadien. Une saison, c'est ouais. au dernier, puis la saison d'après, c'est mon premier dans, dans, dans leur dans leur section. C'est jamais pareil. Il y a tellement de compétitions que... Non, pas, ça, c'est sûr. on ne faut mais... jamais prendre un gars du Canadien à part Sodden. <rire> mais Pacholi, en même temps, s'il si le faire encore une trentaine de buts, c'est une valeur sûre. Peut-il faire mieux que qu'Occuposo? Ça a l'air d'être de, de, de, de, sorti de n'importe où, là mais... Non, mais... Extrêmement bien fait l'an passé avec 69 points. Là. Ouais, ça c'est sûr. Puis en même temps, moi, je pense que les Highlanders, euh, cette année aussi, vont sûrement être mieux euh, qu'ils l'étaient. Euh... Ben écoute. Dans moi... les deux cas, c'était une longue euh, éclosion. Là. Ça fait longtemps qu'on les attendait. On savait qu'il y avait du, euh, du talent, mais ça a été long avant de, de produire. Puis finalement, l'an passé, ils ont produit comme on, on, comme on se l'attendait. est-ce qu'ils vont continuer en augmentant leur production ou est-ce que c'est un. Euh, Une illusion, tu sais. Ouais. Euh, Puis Spedza aussi, tu as mentionné Spedza, hein? ouais je l'ai dit. Lui, avec le... Tu sais, il s'en va à Dallas. Nouveau défi. Il va probablement être dans le top 6. Moins de pression qu'à Ottawa. Il était il passe de capitaine à plus de fonctions officielles. Là. ouais Puis il a quand le même ship. fait 76 points l'année passée. 16 euh... ans de boîte. En plus. Non, c'est pas vrai. <rire> Tu quand un gars 70 points a régressé. Là. La saison d'Ottawa, c'est de la boîte, ouais. Et euh... Lui, ça en est relativement bien sorti. Là. Moi, tout, je... Là. je pense que avec euh, Spezza, mais en tout cas, moi, je, je veux ton avis là-dessus. Là. Tu penses-tu qu'il pourrait vraiment éclairer encore plus euh, à Dallas? Écoute, euh, le changement d'air peut lui avoir fait beaucoup de bien, chose que les deux autres, euh, eux, n'ont pas vécu là, de changement d'air. Puis, tu sais, comme on se disait, il est tellement tributaire aussi de déharnais. Ça prend juste C'est euh, une décision d'un coach de les séparer, puis on ne le sait plus s'il va être capable de produire. OK, Spedza. On, on prend le guess. Fait que là, on a deux duos. là, On a Taze Kane et on a Seguin-Spedza. Moi qui parlais de pas aimer les duos. Ouais, tu fais exprès, hein? <rire> ouais. Contredit. Mais là, c'est un pool. Fait que c'est correct. Euh, Ronde numéro 8... Krejci, Marlowe, O'Reilly, Vanek et Wheeler. Et là, ben, tantôt, j'ai parlé contre lui, mais je pense que là, c'est la saison de vérité. Vanek au Minnesota. S'il n'est pas en train de produire au Minnesota, je ne peux pas concevoir qu'il ne produira pas. Tu sais qu'il ne peut, qu peut pas produire. là. Il a tellement voulu aller là, il a tellement tout fait. Puis l'équipe va tellement tout faire pour qu'il produise. Je pense non, que c'est un mix parfait, là. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il va juste sur le premier trio. Avec okay. Parisé puis euh, probablement pas Mainville, parce que les deux ensemble, c'est c'est l'arron en foire. Je, je peux pas concevoir que ce gars-là puisse pas produire à la hauteur de son talent l'an prochain. Là. Fait qu'on évoque va Vanek? Ben, moi, je te l'impose. Je te demande ben... même pas ton avis. Celui-là, c'est le mien. Tu me l'imposes pas, je suis d'accord avec toi. Ok, c'est bon. Fait que j'ai encore, une... <rire> encore le droit de t'imposer un joueur éventuellement. Ok. <rire> <rire> ok, euh, rond 9 Johansson, Landeskog, Pomminville Van Rimsdijk et Voracek et là ça fait mal à dire mais je pense que Van Rimsdijk est un incontournable même s'il joue à Toronto Ah non ça c'est sûr c'est probablement euh, tant qu'à moi c'est un des meilleurs dans le top 3 de toute l'équipe au complet là, euh, pas mal sûr qu'il va faire une bonne saison si Kess, il va sûrement jouer avec Kessel aussi Kessel va probablement être une bonne saison aussi Ouais. Euh... Écoute, quoi que la différence de points Varacek 62 euh, Van Rinsdijk, 61. Ouais, 61 Varacek habituellement il... c'est un... un score né. c'est sûr que les Flyers c'est peut-être pas la meilleure équipe là. mais euh... là, Jérôme il remis de sa blessure alors On ne vivront pas un mois de boîte comme l'an passé là, au début de, sa... de la saison c'est euh... que moi ça va être un peu le face Je l'ai fait avec mon iPhone, okay. euh... <rire> Non, je ferais pas ça. Euh, voracek, ou Van Riemsdijk. on voit là que ta première idée, on okay. voit là que Van Misaire. C'est bon. Rondis, 10, Egan Neil Skinner et Stephen. Moi je ouais. me demande Egan uh, tu sais ça allait bien avec Boston mais tu sais on a vu qu'avec les pingouins ça avait pas été super bon. Faut que ça soit un bon fit pour lui puis est-ce que le Colorado est un bon fit On le sait pas, tu sais. Ben, moi je serais porté à dire oui. Okay. De ce qu'on a vu, en tout cas, ça a l'air que lui, là, avec du chêne sur la glace, ça fait ça fait des flamèches. Peut-il le dépasser, nil? Nil est seul avec, euh, avec les preds. Là, ouais un nom, c'est ça, c'est pas euh, Si pas... on bien parlait entouré, de talent mais... brut, euh, je mettrais Neil avant, mais côté entourage. Euh, c'est vrai que Irene Là va être mieux, mieux entourée. Là. Ben moi, moi j'irai avec Kigan, justement, pour, comme tu viens de le dire, il est vraiment mieux entouré. Okay. Rôle de vétéran qui va sûrement être cadre en donnant encore beaucoup. Ronde 11. Bergeron, Phil Poula, Kadri et Stachny. Moi, je prendrais un guess avec Stachny avec les Blues. Ouais, hein, avec les Blues. Sinon, il y a Phil Poula, pas beau aussi, qui pourrait être intéressant. Mais il faudrait que Palap continue sur euh, sa lancée. Ouais. Euh... Non, je suis plus secure avec ton choix. OK. Ronde 12, on va essayer d'accélérer un peu euh, ouais. euh, parce que ça commence à être long là. Euh, Carter, Jagger, Little Oshi et Turis. Encore là euh, avec les blues, Oshi, ça... Ouais. ça va être intéressant. Là. Je suis un peu euh, je suis ton avis. On va avec Oshi. ronde 13, Bacchus, Gabaric, Palate, Ryan et Sad. Et là ben moi, En tout cas, moi mon choix c'est Gabaric là. J'ai même a de, Ça a trop fait de flamèche l'an passé pour pas que ça fonctionne encore. Il a enfin trouvé l'équipe qui le fit pour lui. Ouais. 14, Bozak, D'Arnais, Johnson, Kane et Verbata. Verbata qui serait avec les jumelles à Vancouver. Qui est méconnu, mais qui, qui est un bon... C'est un stable aussi. Là. Lui, c'est ouais. toujours son 40-50 points par saison. C'est souvent le joueur qui va donner le plus, encore plus de points au frère Sedin. Ouais. Mais Desarnais, si ça fonctionne avec Paceretti... Il peut, il, peut, il peut produire encore une soixantaine de points faciles. Ouais. On va peut-être avoir peur en début de saison il va connaître un mauvais début de saison, mais après ça il va se replacer. <rire> ouais, peut-être. Euh, dernier? Bon, on y va avec ça. OK. Euh, ronde 15, Oxen, Hudler, Kessler, Nash et Brad Richards. Et là, je pense que euh, la carte mystère, c'est Richards avec les Black Ox, Je année. pense que oui, moi aussi. Il y a lui et Kessler, mais je serais plus d'avis de prendre Richards. OK. Euh, ronde 16, la ronde canadien, Eller, Galchenuk, Gallagher, euh, Parento et Plekanec. Moi, je pense que qui est un beau test là, pour cette année, là. Pas trop de. on s'obstine pas trop vers la fin, hein? Parce Ça que va, je hein? suis d'accord avec toi, moi. Ok. Euh, ronde 17, la ronde des, des, des kids. Euh, Bustad en Floride, Monahan avec les Flames, Nishushkin avec Dallas, Nyquist et Sheffley. Et euh, pour le talent offensif brut, j'irai avec Nishushkin. Même chose pour moi, puis comme on parlait tantôt, Dallas va sûrement quand même être une très bonne saison. Euh, 18, Barkov, Crater, Schwartz, Tarasenko et Yakupov. Moi, c'est Tarasenko, là. Je le vois dans ma soupe, ce gars-là. C'est... Ah oh, mais il est gros blues, en plus hein. pis tout. Là, fait ouais. que les blues sont super bons. Il peut juste être bien entouré. Côté talent, Barkov, la tu mais côté entour, entourage puis ouais. euh, Production pas... offensive de l'équipe. C'est pas en Floride qu'il va euh, qu'il va quand même être super bonne saison, Barkov tant qu'à mon. Ouais. Euh, dommage, il est blessé. Euh, Drouin, euh, Forsberg, Godreau, Kuznetsov et Tara Vinen. Euh, Tara Vinen euh, ça c'est avec les Blackhawks pour la ronde 19. Oh, euh... Ouais, tu sais il y a Kuznetsov qui est sûr de faire le club à, à Washington. Fait puis il y a Drouin, mais Drouin est blessé. Est-ce que Kuznetsov va produire plus que Drouin euh, quand celui-ci va revenir au jeu C'est la question que moi je me pose. Même si j'adore Teravainen, mais celui tu sais Teravainen n'est pas sûr de faire le club, fait. Ouais. Ben on va y aller avec les valeur... Ouais c'est à dire si droit vraiment... il va faire le clip ça c'est certain. Ouais ouais oui, oui. moi ça m'inquiète pas là. C est... C est à savoir sa blessure si ça va le retenir euh, si ça va l'incommoder trop longtemps dans la saison pour produire à la hauteur de son talent. Bon, on va pas prendre de chance à cause de la blessure, on va y aller avec Kuznetsov. OK. Euh, défenseur, Edmund, Carson, Cronwall, Subban, Yendel. Ben, euh... j'aime bien Subban avec 63 points l'année passée. Je pense qu'il peut juste faire mieux. C'est mon avis. Je suis pas mal sûr qu'il va être capable. Mais 74 pour Carson. Ouais. On parle pas des plus et moins, là, parce que. Non, si non, on... non. <rire> si on avec le différentiel, on ne prendrait pas Carson. Euh, mais... mais il n'y a plus ce par par avant. C'est vrai. OK. Tu sais... C'est bon. bon. Tu viens de me convaincre. Euh, okay. euh, autre défenseur, euh, Ekman Larson euh, Green Petrangelo Souter euh, et Weber je pense ben, que ah ouais c'est parti vous dire Pietrangelo. ouais ben à Saint-Louis pourrait peut-être avoir une bonne saison euh... c'est bonhomme à chez Weber fait 50 points plus chaque saison là. ouais puis euh, probablement mon défenseur préféré dans toute la ligne nationale fait que euh, on va aller avec chez Weber ok Euh, 22. Barry Buff euh, Bufflin, euh, Keith Latin et Niskanen. Ah, euh, moi je voyais avec euh, Duncan Keith. Là, moi je comprends pas qu'il est dans cette catégorie là, là. Non. Il est sixième pointeur, que... puis il aurait dû être dans la première ronde des défenseurs, là. Euh, Ok. Euh, 23. Campbell, Erofev, Markov, euh, Shattenkirk et Strite. Moi, je, je Shatten, euh, Shattenkirk là, tant qu'à moi, là ouais, ouais ça, il, on y va occlus. 45 points l'an passé. Markov ne peut pas améliorer sa production. Non, moi, il va juste régresser. Euh, 24, Crawford, Longvis, Price, Rask et Van Amor, Si vous avez pas compris, on est dans de but. <rire> et euh, pour vrai, je dirais avec Rask. Même si ça me gosse de dire ouais. ça. <rire> ouais, tout, je dirais les Bruins, mais c'est une valeur sûre. Ouais, voilà. Ah, okay. euh, autre gardien de but Bishop, Bobrovski, Fleury Nietine, uh, Niemi ou Quick encore là Quick est une valeur sûre Effectivement. j'ai déjà mis le Pico. je t'ai même pas demandé ton avis c'est bon, pas grave c'est correct t'es rapide <rire> <rire> uh, Alak, Oldby, Lettonen, Mason, Rene ça c'est la... les hauts et les bas hein? Rene il est fort mais quand il est blessé il est moins fort <rire> il... ouais, c'est plaisir de produire dans ce temps là Euh, J'ai de la misère à mettre Alac, même s'il est probablement avec René le plus talentueux du lot, mais euh, on le sait bleu. pas. Ouais. Incertain à cause des blessures. Là. Ouais. Il reste le tonnet avec Dallas qui risque d'engendrer une coupe de victoire. Là. Et une coupe de blessures là aussi. En fait, c'est c'est euh, juste des blessures là, dans oh, ce là Oui, c'est exactement ça. C'est euh... prendre un guess là. Ben il vas y avec un guess Je te fais confiance, je vais. Ok, Juste pour la puissance de l'équipe. J'ai pris l'équipe avant le, avant le gars. C'est bon. Euh, 27, les gardiens de de, de, de, de jeune âge. Allen, Bernier, Gibson, Howard et Miller. Je serais porté à dire Gibson parce qu'il est quasiment identifié comme le premier ouais, je suis en partant. Très d'accord avec toi, mais tu sais Miller à, à Washington, pas Washington, mais Vancouver. Est-ce qu'il est qu peut revenir ouais. au, à son niveau d'antan? Il va sûrement être bon, c'est de savoir si l'équipe va être bonne en avant de lui. Moi je pense euh, que c'est plus safe avec, euh, avec les Ducks, hein, mais. Ben moi aussi. on va y aller avec Gibson, on va lui donner sa chance. OK. Pôle des équipes, Anaheim, Boston, Chicago, Colorado, Pittsburgh. Oh, ouais, c'est euh, un bon guess. ils sont toutes bonnes. Ouais. Euh, ben moi, euh, j'irai avec Colorado. Juste pour l'année passée. Une bonne saison, je pense, vont être capable de faire la même chose. Moi je trouve qu'il y a un surplus de talent. tu sais, On en parlait. Là, faut Il faut qu'il se libère de Charles parce qu'il y a trop de talent. Moi je dirais que Chicago. Ouais, même chose, c'est une valeur source aussi. C'est écoute. C est, c est Boston aussi. Euh, tu sais, Les Ducks, euh, les Penguins, C'est toutes des bonnes équipes. On va aller avec Chicago. Chicago? Ah okay. oui. Je suis de ton côté. C'est bon. Euh, t'es fin, t'es fin, t'es fin. <rire> 29, Kings, euh, Wild Blues, Lightning Capitals. Pense que tu vas être d'accord avec moi pour les Blues? Oui, aussi. Et voilà. Ils sont rendus, c'est pas cette ah, année-là. Vraiment. On va, on va commencer à trouver que c'est une équipe qui aura euh, fait chou blanc avec... Euh, ouais. de... En tout cas, euh, Dallas, Montréal, euh, les Rangers, Philadelphie et euh, les Sharks. Bon, On en parle depuis tantôt. Dallas. Et voilà. OK, notre <rire> pour est fait. Avec ça, mesdames et messieurs, vous avez entendu la création d'une équipe étoile. C'est sûr qu'on va gagner, ça ne peut faire autrement. Euh, on, euh, les, les sceptiques se confondus. Nous avons beaucoup trop d'intelligence, tactique, euh, statistique et de hockey pour ne pas gagner ce pôle là haut la main. Euh, Suivez-nous sur le pôle de, de la soirée du podcast. On va aller, hein. T'sais, nous autres, on est de même. On va aller les planter dans leur propre pool. <rire> J'aimerais ça, en tout cas. <rire> ça, les vrais spécialistes, vous allez savoir c'est où. Ouais. Les bon voilà, écoute, déjà ça fait le tour de la première édition. Euh, c'est le début d'une belle aventure, j'en suis convaincu. Une aventure, comme je vous disais, euh, qui est euh, sans prétention, sans horaire fixe non plus, sans durée déterminée. Euh, vraiment, c'est quand on a des trucs qu'on veut jaser qu'on va, on va se donner rendez-vous et on va, on va vous lancer ça sur les internets. Suivez-nous. Merci de euh, propager la bonne nouvelle aussi, de dire que hors-jeu est maintenant euh, disponible, ça existe et que c'est vraiment très, très bon. ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est bon, OK? Là, vous êtes obligés. Et euh, je pense que ça fait le temps. Tu sais, promotion. puis d'ailleurs, hey, je dis merci auto promotion à euh, notre ami DLC du danslescoulisses.com qui, euh, gracieusement euh, nous héberge. Le danslescoulisses.com, si vous ne connaissez pas euh, qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes pas des vrais amateurs de hockey, Parce que si tu veux connaître les nouvelles avant que ce soit des nouvelles, c'est là qu'il faut que tu sois le dans les coulisses.com. Merci beaucoup, DLC, pour l'accueil. C'est lui qui va héberger notre show. Euh, on va dropper ça sur ses internets puis lui va nous propager à travers, à travers son monde. Fait que un gros merci à celui-ci. Merci. merci Merci à toi, Jerry. Ben, merci à toi, JB. Je pense qu'on aura du fun. Je pense oh, qu'on va être agréable. Ben, moi, je pense que oui, j'ai eu beaucoup de fun euh, sur la première édition du show. Yes. Et Et ça dans... va être dommage. On va surveiller notre poule, on va vous tenir au courant, on va rire des autres. Euh, Suivez-nous dans les, euh, les prochaines fois, les prochains, euh, prochains épisodes de Hors-Jeu. Merci. Bye bye tout le monde. Merci là.